50 languages 25. 25. En ville En ville Je voudrais aller à la gare Je voudrais aller à la gare Je voudrais aller à l'aéroport Je voudrais aller à l'aéroport Je voudrais aller dans le centre-ville Je voudrais aller dans le centre-ville Comment vais-je à la gare comment vais-je à la gare Com vais-je à l'aéroport comment vais-je à l'aéroport comment vais-je dans le centreville Com vais-je dans le centre-ville j'ai besoin d'un taxi j'ai besoin d'un taxi j'ai besoin d'un plan de la ville j'ai besoin d'un plan de la ville j'ai besoin d'un hôtel j'ai besoin d'un hôtel Je voudrais louer une voiture. Je voudrais louer une voiture. Voici ma carte de crédit. Voici ma carte de crédit. Voici mon permis de conduire. Voici mon permis de conduire que faut-il visiter dans la ville que faut-il visiter dans la ville? Allez dans la vieille ville. allez dans la vieille ville. Faites une visite guidée. Faites une visite guidée.ez au port. Allez au port. Faites un tour du port. Faites un tour du port. Quelles autres attractions touristiques y a-t-il encore Quelles autres attractions touristiques y a-t-il encore